I'm not C'est la chef Toujours en vie, ah oui Chérie, le nouveau titre survitaminé de M sur RTL2 extrait de son album Lettre Infini qui sortira le 25 janvier prochain. En parlant de nouvel album, la rumeur court de plus en plus. Colplay pourrait rentrer en studio pour un nouvel album courant 2019. Colplay qui arrive dans un instant, juste après Sting sur RTL2. accent when i talk i'm an english man in me Get to man. It takes more than a license for a gun Confront your enemies, avoid them when you can A gentleman de Colplay sur RTL2 Le week-end qui approche à grands pas, on est le vendredi 4 janvier, il est 5h19, bonjour, bon réveil avec le son propre RTL2 Et je suis en train de regarder la carte météo, ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant de jeunes hein, sur euh, cette carte Pas de pluie prévue aujourd'hui, un petit peu de grisaille quand même euh, du côté euh, de la Normandie Quelques chutes de neige en Alsace et des températures donc négatives hein, sur la majorité du pays Moins 2 du côté de Strasbourg, il fera un petit degré à Charleville-Mézières, 4 à Paris, 2 à Brest, moins 5 à Aurillac C'est très froid, moins 2 à Toulouse avec des risques de givre. 0 degré à Biarritz, 3 à Marseille, 3 également pour Ajaccio. Et 6 à Nice. The Cardigans, Gaëtan Roussel, Vanessa, c'est votre revue de presse. C'est dans un instant, et c'est sur RTL2. 57 millions d'albums et 75 millions de singles. Just like One only. RTL2 vous invite à l'unique concert en France de Pink.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 Dreams in which I'm dying are the best I've ever had Find it hard to tell you I find it hard to take When people are.